t o u s s e s amis sont présents pour lancer les coquilles. On va boucler les panneaux et d i s t r i b u e r plein de bonbons. Et papa a préparé les entraînements de n u i t On va chanter et danser sur des abreuves. メンバーさん